Bonjour chers enfants. Bonjour mes amis. Bonjour chers amis. Bonjour chers auditeurs. Chers auditeurs, moi Catherine et mes amis Denise, Nicole et Françoise, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quoi de neuf mes amis Что нового, друзья мои Quoi de neuf mes amis Le mois de mai touche à sa fin. Май подходит к концу. Le mois de mai touche à sa fin. Dommage, ajal. Dommage. Il était si joli, si agréable. On était tellement beau et tellement bon. Il était si joli, si agréable. Il y avait tant de fêtes. Il y avait tant de fêtes. Mais en France, il y aura encore une fête demain. Nova mais, mais en France, il y aura encore une fête demain. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères. On va le célébrer le dernier dimanche de mai. On va le célébrer le dernier dimanche de mai. Et la fête des pères. On le célèbre le troisième dimanche du mois de juin. et la fête des pères. On va le célébrer le troisième dimanche du mois de juin. Mais c'est celle des mères qui semble bien implantée. À ce moment-là, une fête Mais c'est celles des mères qui semblent bien implantées. Ce sont surtout les enfants qui se préparent à cette fête. À ce, ce sont surtout les enfants qui se préparent à cette fête. Ils veulent faire quelque chose d'agréable à leur maman. Ils veulent faire quelque chose d'agréable à, à leur maman. On leur offre des cadeaux.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 félicite sa mère à sa manière. Les filles font des gâteaux de fête, Les filles font des gâteaux de fête. Les garçons font le nettoyage de la maison, Les, font le la maison. Les garçons font le nettoyage de la maison. Quelques surprises agréables attendent toujours maman ce jour-là. Приятный сюрприз ждёт маму в Quelques surprises agréables attendent au maman ce jour-là voulez-vous un peu d'histoire voulez-vous un peu d'histoire oui bien sûr oui bien sûr il y a plus de 50 ans en 1922 un professeur de Strasbourg Camille Schneider, a demandé à ses élèves d'honorer leur maman au cours d'une journée de mai Pour 50 летs тому назад, en 1922 году, préподаватель de Strasbourga par Camille Schneider, предложил своим ученim che être своих mas dans какой-нибудь des maiских дней. Il y a plus de 50 ans, en 1922, un professeur d’E Strasbourg, Camille Schneider, a demandé à ses élèves d’honorer leur maman au cours d'une journée de mai. Cette journée a eu un joli succès dans la ville. Этот праздник прошёл в городе с большим успехом. Ce journé a eu un joli succès dans la ville. Mais c'est seulement en 1926 par décret ministériel que la fête des mères est fixée pour tout le pays au dernier dimanche de mai. Not only en 1926 года постановлением правительства этот праздник проводится во всей стране в последний воскресенье мая. Mais c'est seulement en 1926 par décret ministériel que la fête des mers est fixée pour tout le pays au dernier dimanche de mai. À présent, cette fête figure sur le calendrier officiel français. Сейчас, этот праздник значится в официальном календарier Francie. À présent, cette fête figure sur le calendrier officiel français. Donc, dimanche, c'est justement la fête des mers en France. Значит, воскресенье как раз и будет праздник matérie во Francie. Donc dimanche, c'est justement la fête des mères en France. Nous allons célébrer cette fête en famille. Nous allons célébrer cette fête en famille. Notre famille est très unie. Notre famille est très unie. Et j'aime mon papa et mon bon papa. Et ma grand-mère aussi fort que j'aime ma mère. Je l'aime le père, le père et la mère aussi comme « Et j'aime mon papa et mon bon papa et ma grand-mère aussi fort que j'aime ma mère. »« Voilà comment est notre famille. »« Voilà comment est notre famille. »« Le grand-père dit que notre famille ressemble à la main. »« Le grand-père dit que notre famille ressemble à la main. »« Le pouce, c'est la grand-mère qui tricote l'air songeur. » L'index, le papa grandeur qui commente un peu sévère, le majeur le bon papa qui raconte Ali Baba, la neuvière la maman qui lave, fraude, cuisine, cuit et repasse en chantant, la reculère l'enfant qui sourit dans ses courtines, toujours vif, toujours content. Большой это бабушка. Целые дни бабушка вяжет, мечтая в тени. Указательный папа, когда он сердит, у него неприступный решительный вид. Средний дедушка, палец приставив к колбу, он рассказывает про Алибабу. Безымянный стирает и гладит, и шьет, и готовит на кухне, и песни поет. «Я, конечно, узнала, это мама моя, а мизинец, смотрите, да это же я!» За окнами тихо, ложусь я в кровать, и пальцы мне шепчут: пора засыпать. Notre famille est aussi Наша семья тоже очень дружная. Notre famille est aussi très unie. Et ma maman И мама никого не забывает в своих заботах. Et ma maman n'oublie personne dans ses soucis. Ни меня, ни мой frère, ни ma sœur. « Ni mon papa, ni grand-père, ni grand-mère, ni notre chat, mais nous. « Ni moi, ni frère, ni sœur, ni papa, ni dèdouche, ni babouche, ni notre chat, mais nous. Ni moi, ni mon frère, ni ma sœur, ni mon papa, ni grand-père, ni grand-mère, ni notre chat, mais nous. Mon chat, mon petit chat a mal à la tête. « Maman lui a fait un chapeau pour sa tête. « Et des souliers l'a. Et de souliers li là Mocha mon p petitcha a ses yeux Maman lui a fait des lunettes bleues et des souliers l là et des souliers li la mon p petitcha a la son nez maman lui a fait un beau cachené et de souliers l et des souliers li là O me vos kata balé la glava et maka mo che le chapcou il est А заболят глаза у моего кота, очки ему тогда купит мамочка и лиловые туфельки. Ну а вот, когда кот простудится, шарф ему тогда свяжет мамочка или лиловые туфельки. Наши мамы – наши самые дорогие сокровища. Наши мамы – наши самые дорогие сокровища. но Мама не не кэдра jamais dans le malheur. Maman ne jamais dans le malheur. Elle viendra te à notre aide. Elle viendra te jure à notre aide. Voilà ce que le célèbre écrivain français Antoine de Saint-Exupéry écrivait à sa mère. Voici Voilà ce que le célèbre écrivain français Antoine de Saint-Exupéry écrivait à sa mère. Ma petite maman, si vous saviez comme chaque jour j'apprends un peu plus à vous aimer, Ma petite maman, si vous saviez, comme chaque jour j'apprends un peu plus à vous aimer, vous êtes la seule consolation quand on est triste. vous êtes la seule consolation quand on est triste quand j'étais gosse. Je revenais avec un gros cartable sur le dos, en sanglotant d’avoir été puni. V diстве, quand je возвращаse da moisti jolem ransom so spinoi, rudeda et à tavouto bil na casen. Quand j’étais gosse, je revenais avec mon gros cartable sur le dos, en sanglotant d’avoir été puni. Et rien qu’en embrassant, vous faisiez tout blir. Adnim pom vousiez abas zabit. Et rien qu’en embrassant vous faisiez tout blir. « Eh bien, maintenant, c'est la même chose. »« tak же и теперь. »« Eh bien, maintenant, c'est la même chose. »« C'est vous qui êtes le refuge. »« C'est vous qui savez tout. »« Vous, maio-prestanișe. »« Vous все знаете et понимаете. »« C'est vous qui êtes le refuge. »« C'est vous qui savez tout. »« C'est une telle sécurité, un amour comme le vôtre. »« Et donc, nadeugne, такая любовь, comme C'est une telle sécurité, un amour comme le vôtre. » C'est à vous à me protéger et à m'abriter, et je vous ai appelé dans le désert. Dans le silence, j'appelais « Maman ». C'est à vous à me protéger et à m'abriter, et je vous ai appelé dans le désert. Dans ce silence, j'appelais « Maman ». Dans le cas du plus grand danger, nous appelons « Maman ». «Selouché sámé balchou apasnosti, nous avé maman. Dans le cas du plus grand danger, nous appelons maman. » «Maman veut du bien du bonheur à ses enfants. Maman хочé d'abra et chéstez svaim dítim. Maman veut du bien du bonheur à ses enfants. » Et les paroles de l'ardente prière Ave Maria sont aussi adressées à une mère. Et les слова plamènes et malitves Ave Maria sont aussi abréchées et les paroles de l'ardente prière Ave Maria sont aussi adressées à une mère. Qui est-elle? Aktoana? Kitel. C'est la sainte Vierge, это Богородица, c'est la sainte Vierge, la mère de Jésus-Christ, мати Иисуса Христа, la mère de Jésus-Christ. Мария, полная нежности, благословенная в женах, и благословен плод чрева Твоего, Иисус». L'émission est finie. Au revoir, chers enfants. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers amis. Au revoir, chers auditeurs.